Petite maison bleue est envahie de silence. La maison de mon enfance me fait mal quand je la vois. C'est pourtant plus fort que moi. J'y retourne. Mes et souvenirs, c'est ici que j'ai grandi, que j'ai découvert la vie. Ces beaux jours s'enfuis déjà. Révivrons toujours sans moi. La petite maison bleue. Mes yeux restent la même C'est ici que ce que j'aime Ont connu des jours heureux Ma jeunesse est restée là Au retour de ce chemin Ma jeunesse est restée là pas dans ce jardin, la petite maison bleue est envahie de tristesse, mais elle est pour moi comme elle, la maison des jours heureux, la maison des jours heureux. Dejus de jours yeah. de